Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle Ce jour-là elle comptera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fusse du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fusse du poids d'un atome le verra.